انا اوصيكم معشر الاخوه بالله اخلاص لله تبارك وتعالى ان اجعل شفاء اترك صرع اعترف ان صرع ان اكون الله سبحانه وتعالى وان يكون مقصد العبد في جميع اقواله وافعاله وتصرفاته ومواقفه ان يكون مقصده هو رضا الله والدار الاخره ن tous ses actes, dans tous ces comportements, dans toutes ces positions qu'il recherche par la voie La satisfaction d'Allah, sallallahu wa ta'ala, et quoi Et la récompense de l'au-delà. L'aï al-ji-salada, mi'a niyataq al-lama, pour la non Non pas, il y a donc ces positions-là, non pas pour, pourquoi Pour être préservé de la parole des gens sur lui. Walaihi hadi an yarfula an yahsila ke an dunia, dan ni untuk meniru untung. Munding, sekalipun dia tidak berkhidmat, dia tidak berkhidmat. Tetapi dia tidak berkhidmat. Tetapi dia tidak berkhidmat. Tetapi dia ses berkhidmat. Tetapi dia tidak berkhidmat. Tetapi dia tidak berkhidmat. Tetapi dia tidak berkhidmat. Tetapi dia tidak berkhidmat. Tetapi dia tidak berkhidmat. Tetapi dia tidak berkhidmat. Tetapi dia tidak berkhidmat. Tetapi et si Allah c'est ça de lui qu'il est sincère dans toutes ses paroles dans tous ses actes dans tous ses comportements dans toutes ses positions si Allah c'est ça de lui et Allah est celui qui est bien sûr omniscient et qui connaît ses créatures avant même de les avoir créées si Allah voit cela de, de toi et bien par Allah sache que toi, que la bonne fin sera pour toi sur terre et dans le delà Sekarang, kita mendengar serangan berdarah pada surat Islam dan Sunnah yang dicintai, yang melindungi Islam dan umat Islam, dan melindungi Sunnah dan umatnya. Hari ini, hari ini, kita melihat Un assaut hargneux sur la muraille de protection de l'islam et de la sunna. Cette muraille par laquelle l'islam et la sunna ont été préservés. Cette muraille par laquelle les musulmans et les sunnites salafites ont été préservés. Rejoons à la hada sur Ils taxeront cette muraille a été prise d'assaut afin de la détruire. Ils veulent détruire cette muraille qui protège l'islam et la sunna, qui protège les musulmans et les gens de la sunna. Quelle est cette muraille Alors sour, el Hadith. Cette immense muraille qui a ouvert les bras aux habitants du Bida, c'est la mise en quarantaine des gens de l'innovation. Le Hajj. Nous, dans cette avenue, nous entendons le discours du martyr Aujourd'hui, nous attendons beaucoup de paroles dures. Dans cette question, on dit "asabu maniata si buyi la sunna" et malheureusement, les paroles que nous entendons proviennent de personnes qui s'apparentent à la sunna. Certains parmi eux disent, aujourd'hui, on ne peut plus pratiquer le reste, la mise en quarantaine. Cela n'est plus d'actualité. Ils en ont marre. Il en a eu un par professeur. Alors à quel moment on va appliquer le, le radium -ce Le jour où il sera soufflé dans la trompe Nadayou tamba. Il en a eu un par professeur. Ah la calamonte. Quand est-ce que cela va être pratiqué Le jour où il sera soufflé dans la trompe. C'est est une parole fausse. واخر وهو يتلبس بالسنه ويتظاهر بها يمكن ان يجعل حاجه فوقات لا اهل الهوى والبدع ان autre parmi ceux qui se disent faire partie de la djangwa sunna il réfute que le hadith plus de 3 jours pour les gens de l'innovation pas partie de la sunna il dit que ceci ne fait pas partie de la Sunna, le fait de quoi, de faire le Hajj, de s'écarter des gens de l'innovation. Il dit que ceci fait partie des, il ne fait pas partie de la Sunna. Wa al muassis bi sa wa hara. Ce qui est encore plus malheureux, ce n'est pas cela. Al-Muhsif, maniyyudh dudah fir'ahnu. Ce qui est encore plus malheureux, c'est quoi C'est ceux qui viennent pour défendre cette personne-là. Wa laitha wida, ida faru, ida faru farula, anhaad ad-dari, salim minhu al-sunnat. Et malheureux, tandis que encore, les gens de la Sunna seraient préservés de leur nom. Ces gens-là qui défendent. Cette innovateur, cette personne qui dit que le Hajar ne fait pas partie de la Sunna, si encore les gens de la Sunna seraient préservés de leur langue, mais non, il y a un hamoun, il y a un anun qui a Sunna, il vient critiquer les gens de la Sunna. Il y a un an à l'islam et l'ahle Sunna, il y a un an à l'ahle Sunna,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 Mais certes, entre tous ces gens-là, entre eux, les gens de la sunna et ceux qui les contredisent, c'est auprès d'Allah, son ordre, que se le rendent les uns. In al-burd'an al-ahil al-ahwab, la ykfi fihi mutarab al-burd. Ensuite le shér dit Sachez également. Que le fait de s'éloigner des gens de l'innovation, il ne suffit pas simplement de quoi de s'écarter par le corps. La Bouddha Maraou, Minalbou, il a les bon. arros. Il, il, il, il doit y avoir également quoi Le mépris des gens de l'innovation. Non seulement tu t'écartes de, tu t'évanes de par le corps, mais également dans ton cœur, tu les détestes. Chaque, chacun selon le degré de son innovation et de son égarement. Barouab Abou Daoud, les Sunnites, Imam Abou Daoud, rahimahullah, dans ses Sunan, dans son livre, Sunan, son recueil de hadith.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 في الحديث عمليتان ارتقوا على لسان الحب في الله والرهب بالله لان اصله الكسوليه من الايمان سي quoi c'est l'amour pour Allah يعني aimer pour Allah et detester Allah يبقى له حديث ابو داوود رحمه S'il a intitulé son chapitre ainsi, c'est pour une raison bien précise. Il n'a pas dit simplement le fait de s'éloigner des gens d'innovation. Il n'a pas simplement dit chapitre sur le fait de s'éloigner des gens d'innovation. Il a rajouté les deux. le chef va nous expliquer cela. Pour le harcèlement hقيقي complet avec le bourg, il a beau de être au cœur. Donc la vraie mise en quarantaine de frère Hajer. Correct. C'est quoi C'est de s'éloigner d'eux avec en plus, hein. C'est quoi qui vient dans le cœur Le mépris de ces gens-là. Donc inna al-mar qu'il s'éloigne du mufteja khofan ala maslahah se peut qu'il y ait des gens qui s'écartent de l'innovateur par peur il sait de l'innovateur par peur par peur de s'assimiler à lui il recherche un profil mondain Il y a des personnes qui peuvent s'écarter de l'innovateur parce qu'ils ont peur alors que fois que dans leur cœur ils sont avec lui. Voilà but de mal du cœur, de mal. Donc avec l'éloignement par le corps, ils peuvent voir également quoi Le fait de les détester dans le cœur. On dair ala thariq Selepas anda, anda mahu'u, anda mahu'u, anda mahu'u, anda mahu'u. Baga'u, anda mahu'u, anda mahu'u, anda mahu'u. Et comment tu vas savoir que cette personne-là n'était pas sincère lorsqu'il s'est éloigné du mahu'u, de l'innovateur, c'est que dès qu'il va avoir l'occasion, tu vas voir que quoi Qui va revenir qu vers لا بُدَّ مع البغض ولا هجر لا بُدَّ من البغض له وبهذا الهجر والبغض والبغض لأهل البدع همية السنة وهمية أهل السنة donc le cherche dit c'est avec donc les logements le de révélation d'innovation de faire des témoignages de et avec le fait de les détester dans le cœur. Comme nous avons dit, chacun selon le degré de point de son innovation. C'est avec cela que quoi que la sunna et que les gens de la sunna ont été protégés et préservés de l'égarement. Une autre parole parmi les gens qui amènent des ambiguïtés sur la question du raj'a. Non dit qu'il a hajer, اذا كان في مصلحه اذا كان فيه مصلحه للمهجو فنعم فنعم والا فلا. Les gens qui disent le raj'a, la mise en quarantaine elle ne s'applique que lorsque quoi qu'il y a un intérêt pour qui Pour celui qui est mis en quarantaine. À ce moment-là, oui, on fait le hajar. Si jamais ça va améliorer son état, alors oui, on lui fait le hajar. Et si jamais ça ne va pas, pas améliorer son, son, son état, alors on lui fait pas le hajar. Ça, c'est aussi également une ambiguïté qui est propagée actuellement. Cheikh <muches> dit, « Il dit qu'à ce moment-là, « qu'on ne veut dire que le roi qui nous <muches> ajar, « وعلى عبد النسله والطريقه السلفيه وزجره مع قراره المبتدع فلا يظنون بسببه هذا باب اخر ليس فيني كمسي on recherchait par le haja que l'intérêt de celui à qui on, à qui on le fait et que nous notre intérêt à nous l'intérêt de nos enfants l'intérêt Et le fait deux fois de les empêcher de se mélanger à cet innovateur pour qu'il ne s'égare pas à cause de lui, ça, on ne doit pas y prêter attention. Notre intérêt à nous, et l'intérêt des frères, c'est la vie, des frères qui débutent. Pour eux, on ne doit pas y prêter attention, ne prête attention qu'à cet innovateur. Donc, c'est si lui qu'on va lui faire le raz Ça va améliorer son état, il va revenir à la sunnah, alors on lui fait. Et si jamais ça ne va pas améliorer son état, alors on ne lui fait pas. Cher Suleyman al-Ruhayli, Hafiz Abdullah, qui est également un, un shiir de Médine, qui est très connu également, il a expliqué, en ce qui concerne le Hadja, dans une conférence, il a expliqué Il y a quatre intérêts qui doivent être pris en considération. Il y a quatre intérêts qui doivent être pris en considération. Le premier, celui de l'innovateur. Il y a celui de... l'intérêt de, de, de celui à qui on fait le hajir. D'ailleurs, deuxièmement, l'intérêt de celui à qui on fait le hajir. L'intérêt de celui qui va lui faire le vacher. Ça a dit ça. Mais cela est troisièmement, l'intérêt des autres. religion, qui est quoi Qui est l'intérêt de quoi de pratiquer cette adoration et le rajeur dans laquelle il y a quoi Il y a l'élévation de la religion et de la sunna et le ravaissement de l'innovation et de l'égarement. Et le shir à la fin de, de cette explication il a dit quoi et il n'est pas une condition que ces quatre intérêts là, se concrétisent mais un seul d'entre eux suffit pour pratiquer le règle c'est à dire tu ne dois pas dire donc moi pour que je fasse le règle à quelqu'un il faut que lui ça améliore sa situation et que moi ça me préserve et que ça préserve la communauté et que quoi que, quoique il y ait l'intérêt de la religion dedans non une seule Ces, un seul de ces quatre intérêts suffit, pourquoi Pour pratiquer le rajat. Ceci était l'explication de Cheikh Suleyman al-Rahayli, Hafizah Abdullah. Donc le Cheikh là nous dit que ces gens-là, certains nous disent qu'on doit, doit regarder que l'intérêt des fois de celui à qui on va faire le rajat. يسيها في ويا محشر الاخوان احذروا هذا وحدن من يقول هذا القول كمشفق فليغد اسلاء انتبهوا على من يقول هذه الكلمات واقرؤوا في كتب ائمه السنه ولله الحمد هي بين ايدينا الليزون لي ديس دي كران سفانك ده السونه الحمد Les gens de ces livres-là sont entre nous. -mains. Ils ont été édités et propagés. Et qu'auraient-ils coutum, la Sunna de d'Ahmed ou les hadiths de Ahmed, comme le livre de la Sunna de, de Imam Ahmed ou de son fils Abu l-Abd Ahmed, également.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 l'éclaircissement de Ibn Bagpa wa giriha min kutub sunnan al-aqa'id et bien d'autres parmi les livres de la sunna dans la croyance Itouna bihafin wahid Itouna bihafin wahid fiha ala khilafi hada al-nabidata hata dattami'atum ala ma ta'pulun min hada al-kawli al-bati bil Apportez-nous ne serait-ce un mot dans ces livres-là. Les livres des plus prédécesseurs, les livres des Salafs sur la Sunna, les livres des grands imams de la Sunna, dans lesquels se trouve la croyance des gens de la Sunna et la voix des gens de la Sunna. La voix des Salafs, elle se trouve dans ces livres-là, avant que Rabia existe, Rabia al-Matr Ali, comme là un avant qu'il laisse. Avant Rabia que... al-Matr Avant que Ahmed al-Naj minesse, avant que tous ces grands savants que nous avons connus à notre époque, Ibn Doubaez al-Albani, Ibn Al-Taymin, Mokbil, et d'autres, avant que tous ces, tous ces savants existent, et alhamdulillah, la fois des salaf avait déjà été éclaircée, c'est quoi Et inscrite dans des livres. Quand on a dit le salafi et Donc celui qui est réellement salafiste, qu'il revienne à ces livres-là, qu'il y aille en lire et qu'il les lise et qu'il voit qu'est-ce que c'est que -ce qu les thérapies salaf. la divergence qu'il y a aujourd'hui entre les savants, moi je comprends plus rien, beaucoup de frères se plaignent aujourd'hui, on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe, on entend tout et n'importe quoi, un tel nous dit qu'il faut faire ça et l'autre nous dit le contraire, un tel nous dit que telle personne est bien et l'autre nous dit que telle personne n'est pas bien. Rien à la ronde, rien à tout, entre vous et vous, il y a quoi il y a les livres Hors ofnya kalau saya itu adalah On ne lui a pas apporté cette personne-là, sa prétention qu'il est salafique, ne lui ait d'aucune utilité jusqu'à ce qu'il voit qu'il apprenne le même rêve des salafs et qu'il l'applique. Et comme vous le savez tous, la religion et la foi, elle est composée de quoi De paroles et d'actes et de croyances. والمنهج السلفي السلفيه انما هي الدين الحق الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم اذا السلفيه يعني قلت لكم ان ال religie authentique كي تي ها هي بالكم تماما عند صلى الله عليه وسلم فالسلفيه كما ان الايمان وكما ان الدين قول وعمل واعتقاد فكذلك السلفيه قول وعمل واعتقاد دريم فاسن Que l'islam et la religion de la même façon que la religion est composée de paroles d'actes et de croyances de la même façon la salafia est composée d'actes, de paroles et de, et de croyances au chèque à l'islam il nous taimie il nous taimie il nous taimie il nous taimie Il explique, c'est pas une réplique, un innovateur, il dit de C'est vrai, c'est la vérité. Et les salaf, ils ne disent que la vérité. Donc ma parole, c'est la parole des salaf. Comme ça, il s'est imaginé que lui sa parole, il pense que sa parole elle est vraie. Hein? Il n'est ne pas revenu à ce que les salaf ont écrit, hein, pour vérifier que sa parole était vraie ou pas. Donc lui il pense que ce qu'il a dit c'est vrai. Il dit la voix des salaf, c'est la vérité. Donc c'est ça la voix des salaf, c'est ma parole. Et à la suite de ça, Shabbat -e Islam, il me dit quoi Il me dit. À la suite de ça. Il me dit à la suite de ça, Shabbat -e Islam. Bahada. Nafsaw bi nafsir. Cette personne-là, il s'est critiqué lui-même sans s'en rendre compte. Haysun taḥal madhab al salaf bi zamihi min ghairi atarin anhum. Pourquoi Parce que il a suivi, soi-disant, dans son imagination, il a suivi la voie des salaf sans se baser sur quoi Sur des traces et des salaf anciens. Il n'a aucune preuve que ce qu'il a dit ou ce qu'il fait, c'est la voie des salaf. Et s'il m'a été Donc, il a dit, c'est une contradiction. Il dit, je suis la bonne salaf, mais en vérité, il n'a rien. Sur quoi il se base, sur lequel il s'appuie, dans cette présence. Il dit à la suite de ça ensuite, sur l'islam, وَهَذَا الَّذِي جَعَلَ كَثِيرًا مِنْ أَحْلِ الْأَخْوَى يَنْ تَسِبُونَ إِلَى السَّلَفِ أو كَثِيرًا مِنَ الْمُبْتَذِعَا يَنْ تَسِبُونَ إِلَ مَتَمَ السَّلَف Et c'est ça qui a fait hein, que beaucoup de gens de l'innovation, que beaucoup d'innovateurs, se sont appuyés à la voie des salaf. C'est qu'ils ont pensé que la parole c'était la vérité, et ils ont dit la voie des salaf c'est la vérité, et ils n'ont pas recherché. Alors, ils n'ont pas revenu au livre que les salaf ont laissé, mais ils ont dit, grâce, moi c'est la vérité, la voie des salafes c'est la vérité, donc ma parole c'est la voie des salaf." Et c'est ça, donc, qui les a induits en erreur. par bon. mort. Donc le Chir, il nous dit là, apportez-nous un seul mot, une seule phrase, dans les livres des Salaf, qui contredisent nos paroles.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 Et malheureusement, il dit ces gens qui osent dire ce genre de paroles, comme quoi il n'y a plus de rage ou que le rage ne de, ne doit pas être fait plus de 3 jours ou que, comme quoi, le rage n'est applicable que s'il y a intérêt pour celui à qui ont fait le rage. Les gens qui disent ce genre de paroles, Pierre vous dit, malheureusement aujourd'hui, ces gens-là, c'est eux qui sont présentés comme étant, on dit eux, ce sont des savants Ce sont des gens du juste milieu, non. ce sont des gens qui n'exagèrent pas, ce sont des gens raisonnables, etc., etc. Tout ça pourquoi Pour tromper les gens avec leur parole. Voilà des rivalités qui arrivent. Nasser Hamirah est debout dans le et ça, c'est une grande catastrophe qui touche la Omba. C'est une grande catastrophe. À la suite de laquelle, on a trouvé maintenant que quoi que des gens pour des gens, on est tous salés. Fatkhiri a d'abord asbahasalaf, Fatkhiri pour rester salaf. Wa al-Ikhwanī asbahasalaf, et salafi. Ikhwanī, le Ikhwan, c'est devenu asalaf. Wa tabliri asbahasalaf. Et le tablieri, est devenu un salafi. Wa haqata. Kul machit. Et ainsi de suite. dis autant que tu veux. Non. Kulluhum salafiyyou. dis le que tu veux, ce sont tous des salafis. Wa al-maukeh. Kullu salafiyy. Et le site, il s'appelle comment Le site Kullu salafiyy. Qui est le site de Ali Hassan al-Halabi. Al-Muqtadi'a. C'est le site de Ali Hassan al-Halabi. L'innovateur. Celui sur qui beaucoup de gens de science sont tombés d'accord sur son innovation et sur son égarement. A celui-là, l'Al-Hassan, à titre d'exemple, et non pas pour citer tous les noms de tous ceux qui ont déclaré que Ali Hassan est devenu innovateur, Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh. Mufidah Al-Saudid Ali Cheikh. Cheikh Abdullah ibn Ghudayan, rahmahullah. Cheikh El Ghudayan. Cheikh Saleh Al-Khousan. Cheikh Ahmad Al-Nazmi. Cheikh Zaid Al-Mathani. Cheikh Rabi Al-Mathani. Mereka Al-Mathani. Mereka Tous et nous on l'a fait féliciter. Ce sont tous des savants, des grands savants de l'islam et de la sunnah qui ont dépassé les 70 ans. Ils ont dépassé les 70 ans. Ils sont tous pénalines sur quoi Sur le fait que Ali Hassan est un innovateur. Et il il ramène les preuves là-dessus. Donc qu'est-ce qu'après ça On peut dire « Oui mais Stelchir » dit de lui que ce n'est pas un savant. Moi, Charles, tu as délaissé les paroles de tout, de toutes ces grandes montagnes de science et ceux qui ont déclaré des si nouveaux maris Hassan sur les comptes, ils dépassent la trentaine, voire la centaine de grands savants. Tu as délaissé toutes ces personnes-là. Ils ont été approchés à la parole d'un savant qui a dit une parole globale, générale. Et qui ne connaît, qu connaît peut-être pas les détails de ce qui est reproché à Ali Hassan. Ali Hassan, il fut une époque où il était avec Cheikh al Albani, raheem Allah. Il restait souvent avec Cheikh al Albani, raheem Allah. Et les Choujouh attestent qu'il était bien à cette époque-là. Même dans, ses, même dans ses écrits mais malheureusement il a dévié du droit de l'homme pourquoi parce qu'il a commencé à avoir des relations avec, certains, avec certaines associations de bienfaisance l'association au Koweït Je vous vous met en garde Tout comme nous savons, nous nous sommes mis en garde contre cette association qui, en apparence, se dit Jabriya Khayriya » une association de bienfaisance, mais en réalité, au fil de l'aperçu, Jabriya est une crise en réalité, c'est une association sectariste. Donc sectaire, c'est une association sectaire. Idem. Il est trop cher. Il y a 3 millions d'âmes là. Ces gens-là, ils supportent tous ces gens-là. Ils supportent les yéhoudites. Ils supportent les tekfiris. Ils supportent les tabléri. Ils supportent les soufis, les asharides. Ils supportent tout le monde, sauf les salafis. Les salafis, non, vous êtes prodieux. Cher Lapin, il dit :« Rien à venir, ô mes enfants. » Le hawa, il a d'abord fait de l'as. Hawab est souhaitable. Il y parle en l'admet, et il y parle en l'admet. Et il y parle en l'admet. Et il mes enfants, sachez que la passion, lorsqu'elle rentre dans l'âme, Elle l'emmène celui qui dit à cette passion. Elle l'emmène à quoi Elle l'emmène au mensonge. Elle l'emmène à l'orgueil et à rejeter la vérité. Elle l'emmène à quoi À l'ignorance. Et ce qui est en vie, c'est Elle l'emmène dans ces trois ténèbres. Et ce qui est en vie, c'est le sol. Et ce qui est en Car quoi Car celui qui est empris de passion, hein, Eh bien, son intention n'est pas sincère pour vers Allah, subhanahu wa taala. Il ne recherche pas Allah, et là, il pense de l'au-delà. Inna ma marshabu, mushabu marwa alaihi, inna bari abiri, awba abiri na bar. Son intention n'est pas sincère pour Allah, subhanahu wa taala. Il ne recherche pas la satisfaction d'Allah, mais il en recherche quoi? Il recherche à légitimer ce sur quoi il est, le chemin sur lequel il est. Il cherche des excuses pour légitimer son acte et sa voix. « Parfaites les droits de la mort, les droits de la mort, les droits de la mort, أرجو أن ما حفل درسنا ولا la أهل سننا في شيء أعظم من هذه أهل الأهواء والبدع ومغضهم ومجادلتهم في شيء في السنة في أقوال جند السنة لا بايتتتزامل par une chose plus grande que quoi que le fait de s'écarter des gens de l'innovation et de la passion et de les détester qui ne s'en écartent amashabootsan il faut voir l'écriture quant à la deuxième condition pour que les actes soient acceptés c'est le suivi du prophète sallallahu alaihi wasallam فلا بد أن يكون العبد حريصا على تصحيح عمله donc l'homme doit être doit s'efforcer doit faire des efforts pourquoi pour corriger ses actes afin qu'ils soient conformes à la sunna du prophète sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa Taala, "Wahai orang-orang yang taat kepada Rasul, maka ambillah dia; dan orang-orang vous donne prenez le et ceux qu'il vous interdit alors écartez vous en. "وَقَالَ سُبْحَانَهُ فَلَا وَرَبِّ كَلَا يُمْيُنَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَرَبَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَدْلُوْفِنَ فُصِيمَ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُصَلِّي مُتَسْفِيمًا" Non parce Seigneur Ils ne seront pas véritablement croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge dans leurs disputes, puis qu'ils le trouvent, puis qu'ils ne ressentent aucune gêne dans leur cœur pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent entièrement à ta sentence. Waqar al Azawajel, qu'Allah qu'il compte d'entre les croyants Allah a fait ta miroun et Allah. également nous dit, dit Alors que le prophète lui dit, dit, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Le prophète m'a dit, si mon frère Moussa, le prophète Moussa, serait vivant, il n'aurait pas d'autre alternative que quoi Il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre dan berkata oleh Allah sallallahu alaihi wa sallam Alaykum bi sunnati wa sunnati khulafai rashidin al-mahdiyin al-mahdiyin al-mahdi tamasku biha wa abdu alayha bin nawajid wa iyakum wa muhdathati umur fa inna kula muhdathati bid'ah Al-Hadith tenez-y fortement tenez-y fortement et mordez-y à pleines dents et méfiez-vous des nouveautés en religion car toute nouveauté en religion est une innovation. يعني هذا الذي سمعتم من النصوص بين عمروي donc ces textes que je viens de citer le cherche nous dit il ont vient deux choses. El avant annahou la yujin ان يتم ان يتم ايمان عبد حتى يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويخذ بسنته ويسير على طريقتك تلك اول حاجه انه انه الاول que nous tirons c'est de ces de ces versets de ces hadiths que je vais me citer c'est que quelqu'un ne peut pas compléter la foi jusqu'à ce jusqu'à ce qu'il suive le prophète صلى الله عليه qu'il prenne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il marche sur la voie du prophète sallalahou alayhi wa sallam. Et l'autre est de suivre sa sunna et de prendre cela de sa voie. C'est le vrai chemin pour prouver que quoi C'est que le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit prendre de suivre la voie du prophète sallallahu alaihi wasallam ceci est la preuve authentique de quoi que cette personne est véridique parce qu'il dit qu'il aime Allah et qu'il aime le prophète sallallahu alaihi wasallam. Omin sunnatih kama sami'ala elhatsa ala muhum sunna et fait partie de sa sunna comme dans le hadith qui a précédé le fait de quoi de s'approcher à sa sunna و التحذير من الاهوى والبدع الى الميزانهه contre eux, les innovations Allahou alayhi wa salam لم يكفي بامرنا ان ناخذ بسنته فقط بل حذرنا من اتباع donc le prophète sallalahou alayhi wasallam, ne pas contenté de nous ordonner de suivre et de prendre sa sunna mais il a averti de cela quoi Également, il nous a mis en garde contre quoi contre ce qui va contredire qui sont les innovations pas il y a celui qui suit la sunna pas celui qui suit la sunna et ne donc celui qui appelle à la sunna et qui ne est pas en garde contre les innovations et contre les gens de l'innovation eh bien cette personne là Il contredit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par كلام Donc, ne fait de parler de critiquer les innovations, de mettre en garde contre eux à notre époque et avant cela, ceci fait partie quoi partie de du suivi du prophète sallalahu alayhi wa sallam car il a accompagné la mère de la cité et sa famille avant son arrivée le prophète sallalahu alayhi wa sallam le prophète sallalahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les innovations et contre les grandes innovations avant qu'elles n'arrivent comme il a dit ce dire à notre époque voiraient les innovations se sont multipliées من الواجب ان يحذر الانسان من البدع ويحذر منها ويتمسك بالسنه ويهدي الى ابيها Donc est obligation pour celui qui cherche le salut de prendre garde aux innovations et de mettre en garde contre les innovations et bien pour également de s'approcher la sunna et de s'allier aux gens de la sunna Traida kan ala hada Et vous êtes sur la terre, c'est le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est sur ce site voilà, il est sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aada, wa as-saloubaha jalla wa'ala, an ya rizukhani wa iyaakum al-firhatid din, wal-basiratapi, an ya sabbitana wa iyaakum ala ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بأحسن إليم تي، وافلدعوا ذا الحمد لله رب العالمين.